Eskolak behitzi dikidiren bezala ondartzak ere askatzea eskatzen dute, gutienez aktivitate fisiko entzat. Hortarako prefetaren onarpen abeak dute. Aztelenean, bilduzidean itxasbaztegeko kostako auzapezak eta adostu dira, Emanuel Altsuri bidarteko auzapeza. Donc, chak kommune, aujourd'hui, a traballe son propre dossier pour ses propres plages, puisqu'il faut un dossier par plage, si vous voulez. Nous la renvoyez, moi j'ai préparé un courrier au prefet qui explicite les mesures euh, les mêmes pour toutes les communes qui vont être mises en œuvre puisqu'on a un dossier commun avec des principes communs. Et L'accès au littoral est ouvert jusqu'à 19h tous les jours. On peut traverser la plage pour aller se baigner, pour faire du surf, pour marcher dessus, pour courir, ce qu'on ne doit pas faire c'est rester allongé et par groupe de plus de 10 personnes. Il y a des communes où il y a des dispositifs plus compliqué parce qu'il y a des communes avec des plages plus urbaines, donc il faut parfois en plus réguler la circulation sur le promenoir qui amène à la plage. Mais ça, c'est quelque chose que chaque maire va proposer de, voilà, de dans son propre dossier. C'est pour ça qu'on sait qu'on a fait si vite, si vous voulez, qu'il faut impérativement qu'on envoie le dossier ce soir. On est mardi, demain, à mercredi et jeudi et puis et puis peut-être qu'on est le En Eta ne horri hauen errespetuazaintzeko, hausap batzuek irriko polizia edo langileak baliatuko lituzkete.